بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا. au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux par ceux qu'on envoie en rafale. وَالعَاصِفَاتِ عَصْفَاء. et qui soufflent en tempête. وَالنَّشِرَاتِ نَشْرَاء. et qui dispersent largement dans toutes les directions. فالفارقات فرقا. par ceux qui sépare nettement le bien et le mal. فالملقيات ذكرا. et lance un rappel. en guise d'excuse ou d'avertissement. إنما qui vous est promis est inéluctable. فإذا النجوم قمست Quand donc les étoiles seront effacées et que le ciel sera fendu et que les montagnes seront pulvérisées et que le moment pour la réunion des messagers a été fixé. À quel jour tout cela a-t-il été renvoyé Au jour de la décision. Le jugement. Et qui te dira ce qu'est le jour de la décision Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. N'avons-nous pas fait périr les premières générations nous les publions Puis ne les avons-nous pas fait suivre par les derniers? C'est ainsi que nous agissons avec les criminels. Wail le jour إذ للمكذبين Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Alam nakhluqukum min Ne vous avons-nous pas créé d'une eau ville que nous avons placée dans un reposoir sûr pour une pour une durée connue Nous l'avons décrété ainsi, et nous décrétons tout de façon parfaite. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. N'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous Les vivants ainsi que les morts. Et n'y avons-nous pas placé fermement de hautes montagnes Et ne vous avons-nous pas abreuvé d'eau douce Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. إن إلى ما كنتم به تكذبون allez vers ce que vous traitiez alors de mensonge إلى ظل ذي ثلاث شعب allez vers une ombre fumée de l'enfer à trois branches لا ظليل ولا يغني من اللهب كنيني ombreuse ni capable de protéger contre la flamme انها ترمي بشرر كالقصر car le feu jette des étincelles volumineuses comme des châteaux كانه جماله صفر Et comprendrait pour des chameaux jaunes. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Ce sera le jour où ils ne peuvent pas parler. Et point ne leur sera donné permission de s'excuser. Wailu yawma idhin lil mukaththibin Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. C'est le jour de la décision, jugement où nous vous réunirons ainsi que les anciens. Fa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 Les pieux seront parmi des ombrages et des sources, de même que des fruits selon leur désir. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Mangez et jouissez un peu ici-bas. Vous êtes certes des criminels. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Et quand on leur dit Inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Après cela, en quelles paroles croiront-ils donc?